Salut, ici Denis Talbot. Franck de Tank. Yann Richards. De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais euh, sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer. Salut tout le monde et bienvenue dans la réalité augmentée La techno à un autre niveau. j'ai changé de rythme, ça fait différent. Je vais gagner votre animateur avec vous et pour ma compagnie, deux des trois autres, Daniel Caressela et Jonathan Tsoco. Salut les boys Hé, hey, allô. Ben, ouais, c'est ça, j'attendais de voir qui allait dire allô en premier, sinon ça aurait fait comme bizarre. Allô, Jibé. Les deux <rire> en même temps, c'est pas grave, je t'ai présenté <rire> de même dans un paquet parce que pour moi moi vous êtes une force les deux ensemble quand vous êtes là, là des fois c'est pathétique mais vous êtes là tu qu'on parle de ce qu'on parlait hein, hors <rire> non on, en revient on pas parlait de la saveur <rire> <la sor> <rire> des jubis <GB>. ouais <rire> de bon je quitte ce plateau <rire> cette semaine à l'émission euh, sujet euh, assez varié euh, nous aurons une question dont je, je garde le secret pour euh, la toute fin Alors, sujet de discussion, on va on va se creuser les méninges, on va retourner dans notre enfance. Oui. Et euh, aussi ben parlant d'enfance, euh, Daniel, tu vas nous parler d'un nouveau jeu de la série Paper Mario Oui, ben en fait euh, qui vient de paraître euh, qui demande à ce que tu te splashes partout. Ah, là, là, ah non, non pas de lien compris. avec la saveur de tantôt. Euh et Jonathan, ouais. tu vas nous parler d'une extension de Destiny. Oui, la dernière extension de Destiny. donne le nom. <rire> « Rise of the Iron ». Moi, je te fais ah, une cool. planète, mais là-dedans... Ben, je ah, ouais. là. Joe est l'équivalent de David Desharnais. Ah non, là, <rire> ah, c'est chien. Mais il serait plus Quand riche. Quand même, là, tu peux me traiter de n'importe quoi, mais David Desharnais, là, là, je le prends pas. Je, le je prends te ferais pas. de Paturity à la place. <rire> ah, c'est un peu mieux. Là. Ah, OK. OK. <rire> Euh, bon sautons tout de suite à pieds joints dans les euh, sujets vu que ça sera plus court euh, que c'est une extension vas euh, Joe avec Rise of the Iron Desti okay, de Destiny donc euh, dans le fond Rise of the Iron c'est la dernière extension et dernière dans le sens de plus récente et dernière dans le sens de ils en feront plus donc euh, la... le prochain jeu de Destiny c'est vraiment le 2 donc il euh, y a eu l'extension la... euh, Dark Below Euh, la maison des wolf taking king puis cette année c'est rise of diaran donc euh, mm. qu'est-ce que ça est-ce que vous avez joué à destiny avez-vous des joueurs le de destiny premièrement euh, ça fait très longtemps que j'ai ah, joué ouais? mais j'ai joué au jeu de base j'ai jamais joué à une extension puis je sais qu'ils l'ont fortement amélioré depuis euh, depuis c'est paru en fait oui, euh, oui. parce que c'était c'était pas super au départ destiny ça avait beaucoup beaucoup déçu Euh, et là, j'en entends que du bien. Ben en fait, ce qui avait déçu de Destiny, c'était vraiment le euh, côté histoire. L'histoire, quand tu jouais au premier jeu, ben au jeu de base, c'est un peu décousu, l'histoire tu comprends pas trop ce qui se passe. Euh, euh, c'était une mauvaise histoire, tu côté graphique, côté gameplay. Euh, donc c'est un bon shooter, c'est un il voulait et se voulait MMO en même temps, même s'il est pas euh massif, t'sais. donc c'est-à-dire que quand tu rentres sur un serveur, tu t'es pas genre 40000, tu es genre 15 à peu près là, sur tes serveurs. Donc c'est un c'est un petit MMO mais mm -hmm. Quand est arrivées les extensions, surtout l'extension de l'année passée, de la deuxième année, le taking King, là, a amené beaucoup, beaucoup de nouvelles missions, beaucoup de nouvel espace social, etc. Puis là, ça avait donné un gros boost au jeu. Puis cette extension-ci, je vous dirais que la personne qui n'a pas euh, Destiny, puis qui achète le jeu présentement, bon, on a un jeu avec les quatre extensions. Je trouve que le jeu vaut vraiment, vraiment la peine maintenant. Là. Euh, avant... Euh, T'sais, si tu as acheté le jeu au début comme moi puis tu as acheté les extensions séparément après l'autre ça revient à un jeu qui vaut cher parce que l'extension là est 40 dollars. Donc 40 dollars pour qu'est-ce que ça donne? Moi j'étais euh, été un petit peu déçu. En fait, qu'est-ce qu'elle donne cette extension là? Elle donne cinq nouvelles missions solo. Donc cinq euh, missions solo, faut compter à peu près une soirée là. Tu mm. 2 heures, 2 heures et demi puis c'est fini. Donc c'est vraiment pas de ce côté là' comprend qu que, que, que ça vaut la peine hein? donc euh, puis l'histoire solo contrairement à Tekken king, king qui nous a amenait <coughs> vers un, un nouvel un, un nouvel environnement complètement différent lui il va aller revisiter donc ça se passe principalement sur terre il va aller revisiter les mêmes environnements que' on a déjà visité dans les dans les autres missions d'avant mais en changeant, euh, en changeant les décors, en changeant un peu les ennemis. Mais ça reste quand même les mêmes environnements. Donc ça, ça c'est un peu décevant. Donc euh, principalement, c'est ça. ça se passe sur Terre. Puis contrairement aux autres extensions qu'on allait sur Terre, Vénus, Mars, donc on faisait toutes les planètes. Euh, donc celle-là, ça, ça m'a déçu de ce côté-là. Ça va ajouter aussi l'extension un nouvel espace social. Donc euh, dans Destiny, euh, là je prends comme acquis que les gens qui vont écouter ça ont déjà joué à Destiny parce qu'on fera pas une critique de Destiny <rire> en, en tant que tel là parce que c'est Mais euh, donc le nouvel espace social en fait, c'est une genre de c un genre de de ah, c'est un, une ville en fait. Puis euh, où est-ce que tu vas pouvoir aller prendre tes missions, où est-ce que tu vas pouvoir aller gérer ton coffre, où est-ce que tu vas pouvoir euh, voir d'autres personnes Il y, y a beaucoup de gens de ton serveur qui se retrouvent à cet endroit-là. Donc, euh, ça va ajouter, c'est ça, un nouvel espace. Ça augmente aussi le niveau de le niveau de lumière. Dans la nouvelle extension, va augmenter le niveau de lumière. Le niveau de lumière, c'est quoi? En fait, c'est que dans Destiny, tu fonctionnes avec euh, des niveaux. Donc, quand tu joues, tu augmentes de niveau jusqu'à 40. Une fois passé le niveau 40, tu vas gérer ce qu'on appelle les niveaux de lumière. Donc, ton équipement, tu vas essayer toujours faire des, des, des missions, des raids, etc. pour avoir de l'équipement. Puis, cet équipement-là va avoir un certain niveau de lumière. Puis là, tu vas t'équiper, puis là, tu vas augmenter ton niveau de lumière tranquillement. Donc, le niveau de lumière maximum avant cette extension-là était de 335. Maintenant, ils vont ils l'ont poussé à 385. Puis, euh, ils vont encore le pousser euh, dans les prochains jours, les prochaines semaines, jusqu'à 400. Donc, ça fait quoi en sorte? C'est que lorsqu'ils vont euh, lorsqu'ils mettent des nouveaux RAIDs, euh, disponible. En fait, ils vont te proposer le raid, mais ils vont te dire qu'il faut être niveau niveau 360 ou 370 pour la faire. Donc, c'est un jeu de je grind, je, je fais des missions pour avoir des, des nouveaux équipements, pour monter mon niveau de lumière, pour être assez fort pour rentrer dans, dans le raid. Donc, le niveau de lumière est augmenté. Il y a des nouvelles armes, donc ce qu'on appelle des, les armes de l'an 3, donc euh, puisque c'est la troisième année du jeu. <coughs> Donc les armes ils vont être euh, soit euh augmentés soit qu'il va avoir des nouvelles armes euh, complètement. Il y a le retour du fameux Galahorn. Donc Galahorn pour ceux qui connaissent Destiny ben dans les premiers euh, dans les premières extensions Destiny, euh, Galahorn c'est un lance-roquettes qui était hyper puissant qu qui avait enlevé pour Taking King qui était à l'extension de la deuxième année mais qui revient présentement dans la troisième année. Mm. Donc okay. ça c'est un peu ce qu'on a comme euh, comme nouveauté. Euh, on a aussi dans la nouveauté euh, une forge, qu'appelle la forge de l'Arcon. Euh, ça, c'est quoi? C'est un un endroit où tu fais des offrandes euh, pour battre des vagues d'ennemis. Donc, qu'est-ce que ça va te donner, ces vagues d'ennemis-là? Ça va te donner des, euh, des récompenses, ça va donner des, euh, des engrammes à aller déchiffrer pour avoir des nouveaux, euh, des nouveaux nouvel équipements. Donc euh, ça c'est super intéressant, c'est ce que j'ai aimé de plus dans, le, dans la nouvelle extension. Donc euh, lorsque tu fais de la patrouille dans, sur la terre, tu as un endroit où est-ce qu'est la forge, tu te rends là avec tes amis ou tu te rends là euh, tout seul puis il y a souvent des gens qui sont en train de jouer. Donc tu viens jouer avec eux, tu embarques dans leur partie et là tu peux faire euh, ça, des, des, des vagues d'ennemis. Ça c'est des, euh, des vagues d'ennemis qui vont donner beaucoup beaucoup de récompenses. Euh, ce que j'ai moins aimé, c'est qu'il y a moins de quête. Donc, le jeu de Destiny, là, comment que ça fonctionne, c'est qu'on fait l'émission solo. Une fois que c'est fini, c'est comme tous les bons euh, MMOs tu dois faire des missions quotidiennes hebdomadaires pour grinder Donc, grindé, c'est quoi? Bon, bien, si on fait mission, puis on recommence, puis on, recommence puis on recommence, puis on recommence dans le but d'avoir des nouveaux équipements un petit peu plus forts. Tu recommences la même mission un petit peu plus fort, un petit peu plus fort pour monter ton niveau de lumière le plus longtemps possible. Donc, c'est ça, Destiny. Ça a toujours été ça. Mais avec sa nouvelle extension-là, je trouve qu'il y a trop peu de quêtes. On est rendu à recommencer trop vite le, la fameuse passe de grinding. Tu, on est rendu... Après quelques jours, j'étais déjà en train de refaire tout de suite tout de suite les mêmes missions. j'avais plus de quête à faire. Donc, tu recommences jour après jour les mêmes missions pour espérer avoir du meilleur équipement. Donc, ça, ça m'a un peu... Un Qui peu va te déçu. permettre de faire quoi, le nouvel équipement? C'est un, un peu comme toutes les les, les, les, les, les MMO. C'est-à-dire que ton nouvel équipement, tu le mets tu un petit peu plus fort, tu recommences pour faire des missions, pour, un, un petit peu plus fort pour pouvoir rentrer, mettons, dans le raid, okay. qui doit avoir un niveau de 360 ou 370 pour le faire. Mais tu sais, le raid, ce qui arrive dans Destiny, c'est que c'est des raids à 6. Puis le, le raid à 6, c'est que tu dois être 6 amis. Tu peux pas rentrer puis euh, te connecter sur une équipe. Donc, il faut absolument que tu ailles un groupe de 6. Oui. Okay. Donc le fait de pouvoir euh, d'être obligé de grinder très très rapidement puis que c'était quand même assez long puis il faut être 6 à grindé pour pouvoir faire le raid, ça m'a un peu découragé. Fait que euh, j'ai comme arrêté euh, j'ai arrêté de jouer parce que monter de lumière passer 350, c'est très très long là. Tu peux jouer une soirée, tu vas tu d'un niveau là. OK. Donc euh ouais. Une des affaires que, euh, tu sais, moi, j'ai joué beaucoup à de euh, Division, et c'est que, aussi, là, le, le bout grinding, c'était extrêmement dur. Et euh, pour euh, grinder, soit tu fais des missions, soit tu t'en vas dans la zone euh, qui, qui, qui est en blackout de la ville de New York et qui est mm -hmm. en multijoueur, qui est une, une zone où est-ce que tout le monde peut attaquer tout le monde. Là. Mm -hmm. Et c'est là que tu retrouves les meilleurs ennemis qui dropent les meilleurs éléments, et donc, ceux qui sont euh, forts, qui réussissent à se mettre en groupe dans cette zone-là, euh, se ramassent tout le temps avoir les, le meilleur équipement et donc prennent de l'avance sur toutes les autres joueurs. Est-ce qu'il y a un peu l'équivalent dans, dans Destiny ou euh, vraiment ton grinding n'est pour influencé par les autres joueurs? Euh, non, il est influencé. Pourquoi? Parce que tu as des missions. C'est-à-dire que tu vas avoir à tous les jours, tu vas avoir ta mission quotidienne que tu peux faire une fois par jour qui va te donner le plus gros loot tu ta mission hebdomadaire, tu vas avoir, mettons, euh, la mission euh, euh, pas étoile noire, j'ai oublié le nom. En tout cas, c'est une mission qui est assez forte. Puis là, Il faut que tu sois avec des joueurs forts pour la réussir. Sinon, euh, tu vas rentrer là puis tu vas pas euh, tu vas pas la voir ou ça va te prendre trois heures la réussir. Donc un groupe fort qui fait des missions hebdomadaires, ben tu es avantageé parce que premièrement tu vas la finir à mato en 30 minutes ta mission ou tu vas, tu vas la réussir alors que si tu es tout seul, tu vas jamais la réussir, et tu vas avoir le meilleur loot. Mais ça c'est une fois comme L'émission quotidienne, tu as fait une fois par jour. Après ça, tu t'en vas faire du, euh, du multijoueur. Tu as certains modes de multijoueur qui vont te donner aussi des grosses récompenses, mais encore là, une fois par jour. donc euh, Parce que là dans, dans celui-là, cette action' extension-là, tu as un nouveau mode qui s'appelle Supremacy. C'est comme un mode de multijoueur, un peu comme euh, Call of Duty, c'est-à-dire que tu tues les gens, mais il faut que tu confirmes ton ton, ton, euh, ton kill en allant chercher euh, un petit orbe de lumière qui flotte donc euh, ça c'est un nouveau mode puis ça à chaque jour si t'en fait un ben à chaque fois que tu en fais un ben tu vas t'avoir une plus grande récompense okay. t'as aussi dans le PVP ben dans le multijoueur euh, PVP t'as quatre nouvelles cartes sur PS4 3 sur Xbox, je sais pas pourquoi t'en as une de moins sur Xbox, non? mais t'as une nouvelle carte de plus sur euh, sur PS4 mais euh, comme je disais ce qui, est, ce qui est plate c'est que là tu vas mettons tu joues tout seul moi je joue tout seul J'arrive, je fais de la patrouille, bon ben je fais des petites euh, des petites missions ici et là, je ramasse de je euh, du loot pour grinder mon, mon bonhomme. Mais là après ça, tu si je veux faire ma mission quotidienne, ça me prend du monde. Donc que là je m'en vais voir mes amis. Ah, vous vous avez-vous avez fait la votre mission quotidienne Oui, je l'ai faite tantôt. Ah bon, ça te tente de la refaire avec moi OK, fait que là tu recommences. Ah Bon mais tu as ton lot, tu ton loot, tu vas à ta place publique, tu regardes qu'est-ce que tu as eu. Ah, j'ai un casque. Fait non, ça devient pas... job. C'est un peu ce que j'ai malheureux dans ah, ce genre de jeu là. Le, là. Euh, le monde appelle ça, c'est comme il euh, y en a un, un dans la gang qui vraiment il dit ça. Bon, mais c'est ma job là, dans le sens que aujourd'hui, je dois faire mes deux matchs multijoueur parce qu'il aime pas ça lui faire du multijoueur. Mais il dit pour avoir mon loot aujourd'hui, mais je vais aller faire mes deux matchs. Et les rentrent dans le mode multijoueur, mais dans la partie, ils font rien. Ce gars, il a juste la partie se jouer si tu veux. Et tu sais c'est plate pour ceux qui jouent en vrai mode multijoueur, tu sais il va peut-être trois quatre joueurs dans ton équipe qui s'en foutent rien parce que les autres c'est comme ben il faut que absolument que je passe par ici pour avoir mon loup de la journée, mais j'ai pas le choix, je dois le faire. Tu sais en okay, fait que si ouais plate pour ça. C'est le genre de jeu qui, euh, encore une fois, essaie de ratisser très large dans son public. de euh, Division, c'était la problématique. Là, la fameuse Dark Zone, euh, comme je disais, là, ouais. la zone PVP, c'est que à un moment donné, t'as des, des gens qui sont tellement forts que e euh, pas capable de prendre là sans te faire ramasser, t'sais, ils vont entendre que tu es euh, du loot puis euh, ils vont venir te wipe avant que tu es avant que tu sois en mesure de l'extraire puis ils se mettent deux trois groupes, t'sais, tu peux être juste quatre dans une équipe mais tu peux te mettre plusieurs dans un chat vocal sur euh, <rire> sur les crossol fait que tu peux être 16 puis avoir quatre équipes qui ben, sont pas ensemble mais qui s'attaquent pas puis qui vont venir attaquer les, les joueurs lonely, tu Fait que ça vient débalancer complètement le jeu. Ouais, mais tu as, as pas ça dans, dans dans Destiny par contre parce que les, comme je te disais les serveurs sont très petits, je pense c'est 12 personnes. Puis quand tu es pas dans le même euh, dans le même groupe, euh, c'est rare que tu vas rencontrer quelqu'un là que, okay. que tu codes Quoique avec la dernière extension, on s'est rencontré plus souvent qu'avant mais c'est quand même assez rare. Donc au final, euh, je dirais que la meilleure extension qu'on ont eu c'était vraiment celle de l'année passée qui était Taking King. Cette année, le 40 dollars, je l'ai trouvé cher. Euh, par contre, la personne qui présentement jamais joué à Destiny puis qui va chercher la, la, la copie pour 80 dollars, tu as toutes les extensions, c'est un excellent jeu là parce que là la mission solo est super grande parce qu'à chaque extension, ils ont rajouté 5 6 missions solo. L'histoire euh, avec les extensions se tient beaucoup mieux que la personne qui jouait juste au jeu original. Donc l'histoire a quand même une, une finalité là. À, la première euh, le premier jeu se tenait pas mais les extensions ont commencé vraiment à la, à la souder ensemble l'histoire est vraiment plus intéressante. Euh, les niveaux de lumière vu qu'ils sont assez longs, assez hauts, ben la personne qui commence maintenant, il y en a pour des heures et des heures avant de trouver ça redondant là, tu sais. Quelqu'un qui a pas le jeu, je trouve ça excellent. Moi, l'extension, je veux dire, je jouais beaucoup quand qui est arrivé Fortza, j'ai perdu complètement l'intérêt de de Destiny. Puis euh, parce que je veux, veux pas, je veux faire le raid avec mes amis, mais il faut être 360, comme tu montes de niveau de lumière à peu près un par jour. c'est long là. C'est long, ça me tente pas de grinder pendant 30 jours pour être capable de faire une mission, tu Donc euh, donc ça ça m'a un petit peu euh, ça m'a un petit peu découragé. Mm -hmm. Mais overall c'est ça. Donc si vous n'avez pas le jeu, acheter Destiny présentement, vous avez toutes les extensions donc celle est excellente. 40 dollars juste pour avoir elle moi euh, j'étais un peu déçu là. Donc côté moi, côté euh, côté note, euh, cette extension là, je donnerai un 6.5. Hey boy, OK, ouais, c'est pas euh, c'est pas glorieux là. c'est le prix. T'sais, 40 dollars pour cinq missions solo T'sais, oui, ils vont rajouter des quêtes parce qu'ils font ils rajoutent souvent des quêtes, Destiny, c'est comme ça. Là. À Destiny, tu ne sais pas vraiment quoi faire, ils te prennent pas par la main. Là. et Il faut que tu fouilles sur Internet, il faut que tu regardes, « Oh, ok, si je fais telle mission, tel bonhomme, à un moment donné, à telle place, va me donner « Ok, ça, ça va débloquer une quête tu sais pas nécessairement. » Puis ils rajoutent souvent des quêtes. Euh, ils vont faire des, des petits updates semaine après semaine en te rajoutant des petites quêtes. Ça, c'est bien, mais il faut que tu suives. Il faut que tu joues tous les jours là pour faire ça. Là. Mm -hmm. puis 40$, dollars je trouve que je les fini trop vite. Dans, dans une semaine, j'avais tout fini ce que j'avais à faire. J'étais rendu à mon étape de grind day, Alors que Taking Kings, ça m'a pris beaucoup plus de temps que ça. C'est juste pour ça. C'est qualité-prix c'est le temps de jeu versus le prix qui fait en sorte que à 20 dollars, j'aurais il y aurait une meilleure note, c'est vraiment okay. au niveau du prix. La personne qui achète un nouveau jeu maintenant, euh, c'est un, un excellent jeu d'esténie Bon ben mais 40 dollars l'extension, c'est trop cher. Non non, je peux comprendre. Puis ben tant mieux pour ceux qui sont capables de l'acheter en bundle. Est-ce que Euh, est-ce que les nouveaux joueurs sont en mesure de rattraper les anciens, est-ce qu'il y a une mesure de compensation ou euh... oui, parce que euh, quand tu commences l'extension, il donne dans le fond de Destiny tu peux jouer, tu te fais, tu peux te faire jusqu'à trois bonhommes différents de trois races différentes, puis à chaque fois qu'ils sortent en extension, il donne une espèce de d'orbe si tu veux qui fait en sorte que tu, tu montes déjà niveau 40. Donc euh, tu as juste la lumière à monter, donc tu peux te créer un nouveau bonhomme qui est déjà assez compétitif, comme si tu venais de commencer la dernière extension. Donc, quelqu'un qui commence là peut avoir un bonhomme déjà assez haut pour, dans quelques jours, quelques semaines, jouer déjà les, les, les raids les plus durs. Là. Okay. Donc, ça, c'est bien. De ton côté, euh, Daniel, on va passer avec toi pour parler de Paper Mario Color Splash. Oui, mais juste avant. Est-ce que c'est Chris Green <rire> Non, non, non, vraiment pas. Euh, juste avant, euh, je viens de tomber là-dessus. Euh, le nom de Michael Paxter, euh, vous dites quoi non? Non, mais Michael J. Fox, oui. Il ah, pas. désolé. Euh, euh, wrong Michael. Il <rire> euh, y a une couple de Michael qui sont wrong, par exemple. C est, c est, ça reste flou, là. Ouais. Oui, oui, oui. mais En fait, Michael Paxter, pour euh, ceux qui savent pas, c'est euh, un analyste de l'industrie du jeu vidéo euh, que je n'ai pas en grande estime. Okay. Euh, désolé du terme, mais je, je trouve que souvent ses opinions, c'est de la merde. Fait okay. que, euh, en fait, Michael Paxter, euh, c'est un gars qui est un peu controversé parce qu'il a des opinions, euh, pff, comment je peux dire ça, euh, biaisées. Euh, envers l'industrie, particulièrement au niveau de Nintendo. Euh, tu vois dans ces commentaires qui ne porte pas Nintendo dans son cœur et euh, je viens de tomber là-dessus par hasard. Euh, le site go nintendo qui est euh, quand même une référence assez importante au niveau Nintendo aux États-Unis, euh, euh, dit qu il ne couvrirait plus aucune nouvelle provenant de, de cet être un peu méprisable parce que euh, récemment euh, bon on le sait euh, Satoru Iwata est décédé euh, l'an dernier euh, donc ça fait euh, un petit peu plus euh, d'un an et il euh, y a dans ses commentaires de façon tout à fait gratuite euh, quand euh, on par on parlait de finalement ce que Satoru Iwata a laissé à Nintendo et à l'industrie comme héritage il a dit euh, euh, ben je réfère mes commentaires au pas si grandiose que ça Satoru Iwata C'est une attaque qui est lâche. Puis, on le sait que ça Satoru water quand même, c'était un, un gamer, c'était un passionné. puis Il a laissé un héritage pas mal plus important que les gens peuvent euh, le penser. Mm -hmm. Et euh, que Michael Paxter arrive un an plus tard en disant oh ben euh, il' était pas... Euh, c'était un être qui était à la limite méprisable. Ça me confirme mon opinion. Comme quoi, c'est un... Euh, c'est quelqu'un que je respecte pas beaucoup. OK. Fait que voilà, je voulais juste euh, mentionner okay, ça, vu que c'est relié Nintendo. <rire> OK, vu que... Je vais parler d'un jeu Nintendo. <rire> tu voulais dropper ta haine envers quelqu'un sur le j'aime ça. <rire> ah, mais euh, quand quelqu'un est plein de bullshit, faut je dis Ah, mais il y a quoi rentrer, ah, je... là? Vous, je n'ai rien contre. <rire> Donc, euh, que... paper, Mario. <rire> paper Mario. Paper Mario, Bref, oui, non Paper Mario. Revenons à la Mario. joie. <rire> il oui, va oui on va retourner un petit peu euh, avec la de la joie. Euh Paper Mario euh, ça a pris une tangente autre euh, particulièrement depuis euh, Super Paper Mario qui était paru sur la Wii euh, que j'avais bien aimé mais Paper Mario faut ça faut se rappeler que ça part d'une série de jeux de rôle. Donc les deux premiers Paper Mario étaient euh, jeu de rôle ça c'était des euh, comment on peut appeler ça successeurs spirituels. Euh, ou pas plus ouais. Ouais. Ouais, ouais, ah, c'est ouais, ouais, oui. critique hein? tu utilises bien les mots que tu veux là. Ouais, mais je vais savoir si ça se dit. Parce que des fois je pense pas. Ça, ça euh... se dit pas mon l'accepte. Ah, vite oh, c'est mais... drôle c'est comme si on allait ces fautes d'orthographe d'un illettré là, gars. Tu tapes pas sur, sur un c'est un godaille, Ah, merci JB. Euh, sérieux, ça me remonte l'ego, là. Euh, je vais me faire traiter d'illettré vocal. Ah. Euh, mais mais euh, tout ça pour dire que euh, Paper Mario était pas mal le successeur spirituel de Super Mario RPG, euh, mais c'était beaucoup plus léger. Donc, on a eu droit à deux jeux de rôle. Et depuis Super Paper Mario, on s'enligne plus vers le jeu d'aventure, c'est... Euh, qui est une tangente qu'honnêtement, je reverrais euh, du côté de Nintendo et particulièrement du développeur Intelligent Systems. Pourquoi? Parce que euh, on a eu le droit à Paper Mario Sticker Star euh, il y a quelques années, je ne me rappelle plus exactement quand c'est paru, et euh, Paper Mario Color Splash reprend beaucoup d'éléments de Sticker Star, oh, ce qui n'est pas nécessairement son avantage, dans le sens que Sticker Star est probablement le jeu de la franchise qui est le moins apprécié. Et on a repris beaucoup d'éléments du jeu qui est le moins apprécié de la série. Fait que je, je sais pas ce qui s'est passé. Euh, au niveau histoire, c'est très très léger. Euh, pour vous dire vraiment rapidement, on se retrouve sur l'île de Prisma. Euh, c'est une île qui est reconnue pour ses couleurs. Et on arrive sur l'île et il n'y a plus tant de couleurs que ça. Il y a beaucoup de spots blancs fait que dans le fond euh, <rire> ben, je m'excuse viens de faire là, le gag dans ma tête que je ne ferai pas ici. Ben, je l'ai fait <rire> aussi puis je voulais pas le dire j'ai fait ce gag là. Fait a beaucoup de plaisir sur cette elle là. OK. <rire> euh, il est en son royaume. <rire> oui, il a couleur à sa face. <rire> euh okay, continue, Dan. continue, continue, continue. Sasuke et Anvi bitch, bref. Ben là c'est que... c'est justement <rire> C'est ça. <rire> Tout ça pour dire que on arrive sur l'île et euh, puis bon euh, on sait pas trop ce qui se passe parce que les couleurs euh, il y a beaucoup de couleurs disparues et il euh, y a beaucoup aussi de totes euh, sur cette île là de totes de papier qui n'ont plus de couleurs, eux non plus. Et euh, là euh, bon quand j'ai fait attends, attends, attends attention. Là je tiens à vous dire vous que allez penser croche okay, ma prochaine phrase. Quand j'ai fait du streaming de ce jeu là « J'ai pas arrêté de dire que les méchants suçaient les couleurs. »« Oui. Okay? »« <rire> Et là, il y a un qui me dit ce serait peut-être mieux d'utiliser le mot « aspirer ».»« Fait pour le reste de ma critique, je vais utiliser le mot « aspirer », ok ?»« Et non <rire> pas « sucer <rire> ».»« Parce que, pour vrai, il y a des méchants qui sucent avec une paille les couleurs. <rire> » OK. <rire> pour bref. Hey, et c'est toi sure. en plus qui me dis euh, ah ouais pour ton gars ça pourrait être un bon jeu. Ouais oh, d'accord, il va apprendre à chier comme le monde. Ça peut le light mais <rire> tant qu'il joue pas avec moi. <rire> c'est ça l'affaire. Il y a des méchants qui aspirent les couleurs, puis dans le fond, c'est un peu ça ta quête, c'est de retrouver euh, des étoiles de couleurs. Donc, euh, on le sait, là, dans le monde de Mario, il y a des étoiles pour à peu près tout. Euh, donc là, cette fois-là, c'est des étoiles de peinture que tu dois retrouver pour finalement euh, redonner euh, les couleurs et cesser le suçage de couleurs. Ah, man, je suis en de pleurer. <rire> je m'excuse. Euh... Ah. <rire> je m'excuse. Fait que, euh, mais c'est ça, tu, tu dois finalement euh, retrouver ces étoiles-là de peinture pour euh, redonner sa gloire à l'île de Prisma. Euh, c'est un jeu, l'histoire est très, très simple, puis il euh, y a des affaires que tu vois euh, venir, et là, je fais pas référence aux, aux taches blanches, là, hein? « Man, t'en es, là! »« T'en es, arrête! »« Ok, c'est bon. »« Mais il y a des affaires que tu prévois, que tu sais que ça va arriver. Mais c'est un jeu où les détails sont importants. Il y a beaucoup de petites jokes qui sont inclus dans dans le jeu. Par exemple, à un moment donné, ben oui, Peach finit par se faire enlever. Et tu as un taux qui arrive tout en courant et il dit « Ah mon Dieu, Peach s'est fait enlever. C'était vraiment pas à prévoir. » mais c'est ironique là. Fait le jeu rit de lui-même <rire> et il rit aussi de l'univers Mario. Euh, mais ça c'est vraiment euh, c'est vraiment le fun au un moment donné puis euh, c'est pas un spoiler là, que je dis parce que l'image est parue sur internet, mettant un Shyguy que Mario, on sait, fait capturer, se fait mettre en prison puis le Shyguy dit euh, en tout cas je vais arrêter là parce que le reste euh, le reste des jokes ben ce jeu là pourrait être côté plus sévère, t'sais. OK par rapport à ce que je pourrais te faire. Okay. Fait okay. Mais il y a beaucoup d'humour, il euh, y a beaucoup de passages qui sont drôles, euh, et euh, on utilise encore à profusion l'univers de papier qui nous est offert. Euh, D'ailleurs, ça, ça j'ai bien aimé. Par exemple, les ennemis euh, y a, y a, y a, ont pas de bord de vie. Par contre, tu peux voir leur vie en fonction de la décoloration. Fait que dans le fond, plus un ennemi décolore, moins il y a de vie. Okay. Fait. mais c'est intéressant à voir ça, c'est une euh, nouvelle approche, puis euh, par exemple aussi des fois t'as des ennemis qui vont être mouillés donc et ça va faire du papier mouillé parce qu'ils sont mouillés, parce que c'est du papier mouillé, ben ils sont moins puissants tu sais, j'ai ai beaucoup aimé l'utilisation du papier, du carton et tout. Puis, as beaucoup aussi d'éléments. Par exemple, à un moment donné, t'as un décor là, qui se vire de bord en bord, là, vraiment. Le décor se roule sur lui-même comme si c'était du carton que tu repliais. Euh, donc, il euh, y a une belle euh, imagination en arrière de ça. Euh, c'est un univers qui est très charmant aussi, là au-delà des jokes et tout. Tu sais, c'est un... C'est cute, c'est bien fait. Il y a, comme je vous dis, il y a beaucoup de petits détails. Je vous invite vraiment à, à focusser sur les petits détails. Le jeu en a beaucoup. Le principal point négatif de ce jeu-là, c'est le système de combat. Et je comprends pas pourquoi, du côté d'Intelligent Systems, on a fait revenir le système de combat de Paper Mario Sticker Star. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on utilise encore les cartes de combat donc à travers le jeu tu peux accumuler des cartes de combat les cartes de combat ben ça te sert à combattre donc euh, dans le fond tu utilises une carte de combat pour attaquer tes ennemis euh, c'est un système quand je dis vocalement c'est un système qui est compliqué à comprendre c'est pas si compliqué que ça, c'est pas le système le plus intuitif, là. dans le fond ce que tu fais c'est que sur ton gamepad de l'ensemble de tes cartes, tu choisis une, une carte, t'en as qui peuvent être décolorées que tu dois peinturer plus une carte de couleur, plus elle est puissante, mais t'as des cartes qui sont déjà colorées, donc qui sont déjà à leur puissance maximale. Et, dans le fond, une fois que ta carte est choisie sur le Gamepad, tu l'envoies dans ton écran de télévision et là, tu peux attaquer euh, les ennemis. Ça a l'air un peu compliqué dit même, mais c'est vraiment simple. Tu t'habitues très vite et il y, y a quand même une grande diversité de cartes, mais il y en a beaucoup qui reviennent de Sticker Star. Donc, dans le fond, euh, ceux qui ont déjà joué au Paper Mario vont, vont savoir un peu euh, les cartes qui sont là, les attaques qui sont présentes. Euh, le principal problème que j'ai avec ça, c'est que c'est un système de combat qui est extrêmement répétitif, puis c'est pas si intéressant que ça. Au lieu d'avoir des attaques de base, par exemple le saut, euh, tu sais un système qui est plus en temps réel ben là tu es obligé d'accumuler des cartes d'utiliser tes cartes si tu fais ça il faut tout le temps que tu ailles un inventaire de cartes intéressantes c'est un système qui était déjà présent dans Stacker Star c'était la principale critique de ce jeu-là et on l'a ramené dans Color Splash euh c'est Moi j'aurais plus aimé un système de combat comme les anciens Paper Mario ou en, même comme Super Paper Mario, euh, plus en temps réel, plus accès sur euh, l'interactivité avec euh, avec le joueur. Là c'est un tour de rôle mais pas euh, pas intéressant finalement. Puis il y a beaucoup beaucoup de combats là puis ça devient plus un comment je peux dire ça Ça devient, en anglais, on appelle ça un core. Là, une core, euh, c'est-à-dire euh, une tâche plus qu'un plaisir. Ça, c'est un problème. OK. Hey, J'aime ça votre silence. Euh, <rire> non, mais on t'écoute. on est ah, oui. Par ta voix. Ah, oh, merci. Enfin. Euh, sinon, euh, au-delà de ça c'est quand même un bon jeu, comme je dis il est rempli d'humour et tout euh, aussi euh, au niveau des combats un des problèmes, il euh, y a, des, ce a dans le jeu il appelle ça des things des choses, et ça c'est des objets du monde réel par exemple, t'as un ventilateur as même un siphon à un moment donné Puis ça aussi c'est drôle parce que quand tu l'utilises, le taud il va te dire hey, j'espère que tu l'as lavé avant de me mettre ça sur la tête là. Mm -hmm. euh, mais t'as des des choses du monde réel comme ça que tu peux utiliser pour finalement euh, résoudre des casse-têtes. Mais tu peux aussi les utiliser dans des combats. Et ça c'est un autre problème parce que quand tu arrives euh, à des combats contre des boss, il faut que tu ailles le, la bonne le bon élément, la bonne chose pour vaincre le boss. Sinon, euh, le boss est quasi impossible. Puis quand tu la bonne chose, ben le boss devient trop facile. Fait que, c'est mal balancé. Puis ça, c'était dans Sticker Star, c'était un des problèmes de Sticker Star. Donc, euh, on a ramené ça pour Color Splash, puis honnêtement, je comprends pas pourquoi. Euh, donc, euh, c'est ça. Puis, euh, les, les choses vont te, vont pouvoir s'intégrer dans certains environnements euh, pour résoudre des casse puis te permettre d'avancer. Euh, pourquoi ça s'appelle Color Splash? C'est parce que tu peux, évidemment, repeindre les euh, les taches blanches. Non, non. C'est parce on... qu'une fois que tu as Euh, as aspirer de la couleur faut bien que tu la recraches oui encore là j'ai pensé à quelque chose <rire> dans ma tête euh, mais non au delà de ça c'est parce que à bon, moins que le... non là c'est trop ok je suis allé trop loin c'est plus un show familial <rire> on, a, on change de on a un tag explicite <rire> grâce à un jeu de papier Merci. Ouais, ouais, <rire> oui et de Nintendo oui pour dire mm -hmm. euh, Non, mais tout ça pour dire que, oui, euh, dans le fond, le, le marteau euh, qui est classique de la franchise pepper Mario, euh, maintenant, va servir aussi à repeindre euh, des, des taches blaouches, euh, donc des éléments, donc tu peux repeindre des taches, des, euh, des éléments du décor et tout. Euh, et euh, ça ben, tu vas devoir utiliser de la peinture que tu peux accumuler mais de la peinture vous en manquez quasi jamais sauf peut-être en début d'aventure parce qu'elle se trouve un peu partout euh, donc tu peux frapper des fleurs, des arbres tu peux frapper à peu près tout puis tu vas avoir de la peinture donc euh, vos, vos stocks de peinture risquent pas mal d'être au maximum tout le temps euh, et c'est Dans le fond, c'est ça. ça J'ai aimé ça, ce côté-là. Par contre, euh, vous allez voir qu'il y a certaines structures où euh, c'est pas tant évident que ça. c'est pas si précis que ça au niveau des contrôles là, de peinturer. Ça se peut que vous deviez frapper plus qu'une fois euh, une structure pour bien la, la repeindre. Euh, mais c'est un élément qui est le fun. Par contre, Est-ce que ça donne quelque chose? Je me suis rendu compte que n... pas tant que ça. En fait, tout repeindre le jeu, ça vous permet surtout de débloquer des sons. Des sons du jeu. Des sons. Que ça... Puis là, tu fais quoi avec les sons? Tu les écoutes? Oui. Ah. Ouais. Tu as un menu avec les son puis là, tu peins une minute, tu écoutes. Non, enfin, tu dans un musée débloquable dans le jeu, puis euh, en tout cas, ça, ça aussi ça, ça c'est de retour par rapport à Sticker Star. Ah, okay. euh, tu sais, je, ah, je, je cherche l'intérêt puis euh, <rire> Non, mais je le, le jeu coup. est fun. Moi, j'ai eu du plaisir à jouer, mais il faut pas s'attendre à une récompense euh, à la hauteur de nos efforts en bouldling. C'est euh, c'est fun à faire. Mais par rapport à ce que ça donne en bout de ligne, ben vous allez avoir du fun à le faire, mais pas nécessairement du fun à voir qu'est-ce que ça donne. En... Euh, voir mais des sons débloqués. Euh, Nintendo, tout le temps, tu fort là-dessus. Tous leurs ouais. jeux, c'est comme tu débloques des, des musiques, des images, des sons. Oui, c'est tu sais, ça. comme... C'est plate, là, je ne vois jamais dans le menu. Tu ah, j'ai huit images sur 10 débloquées. <rire> » C'est ça, oui. <rire> C'est pas mal ça aussi dans Colors, je suis malheureuse. Mais c'est un jeu qui est le fun, j'ai eu du plaisir. Quand j'ai euh, fait du streaming de, de ce jeu-là, euh, j'avais du fun à' juste à jouer. Euh, j'ai recommencé ma partie juste pour le streaming, puis euh, je veux dire, j'ai pas eu l'impression de m'emmerder en mm -hmm. recommençant tout. Ah. Est-ce que mais... tu as eu des problèmes avec euh, le fait de streamer du, euh, du Nintendo? Ben, il a fallu que je m'achète une carte de capture là, qui m'a quand même coûté assez cher. Hein. Non mais, mais je veux dire euh, au niveau légal avec Nintendo parce qu'on sait que non. eux leur euh, c'est pas évident hein, leur visa par ben... rapport à tout ça là. Quand j'étais sous embargo, euh, en fait, il y avait des règles assez strictes, merci, là, au niveau euh, au niveau du partage, là, justement, de streaming ou de vidéos YouTube. Euh, tu sais, pouvais juste y aller une heure, puis il fallait pas tout que tu montes, puis euh, il y avait des règles quand même assez sévères. Okay. Mais là, depuis ce temps, euh, j'ai streamé à partir euh, de, de la sortie du jeu, fait que j'avais plus de problème. OK. Là à ce moment-là, mais, mais c'est un jeu qui est fun. Euh, c'est loin d'être le meilleur jeu de la franchise Paper Mario, mais moi, j'ai eu du plaisir. faut juste le considérer comme un jeu d'aventure et non pas comme un jeu de rôle. Euh, une fois que, si vous le considérez comme tel, oui, il y a des failles, mais c'est un jeu qui est correct. C'est juste que pour un des seuls jeux Wii U qui va apparaître d'ici... Euh, oui, ça la que je viens de dire. Il n'y a rien était, euh, cet été. Il n'y a rien cet hiver pour euh, la Wii U. Non. Hey, mort, console -là. Ouais, ben, Elle est morte, console-là? Presque, <rire> Martin. Presque. Parce qu'à part, part Paper Mario, il y a le prochain Zelda. C'est pas mal ça. Ouais, je... puis Zelda, il est hybride sur les deux. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, mais, comme je vous dis, je vous invite à jeter un coup d'œil. Euh, si vous êtes nostalgique des premiers Paper Mario, un peu comme moi, vous risquez d'être déçu de voir la tangente que la franchise prend. C'est pas mauvais. C'est juste que je pense que je pense qu'il faudrait vraiment revoir qu'est-ce qu'on veut faire avec Paper Mario puis si on veut s'enligner vers le jeu d'aventure il faut abandonner le système de combat par carte, c'est pas le meilleur euh, pis Sticker Star nous l'avait appris, mais il faut croire que du côté d'Intelligent Systems on avait peut-être J'ai pas appris la leçon avec StickerStore. Mm -hmm. okay. J'étais entraîné well. sur euh, jeuxvideo.com, euh, un article qui mentionne que euh, Nintendo pourrait annoncer sa nouvelle console la semaine prochaine, selon ouais. des experts financiers. Euh, puis La rumeur, c'est que ça s'appellerait Nintendo Duo. Toi, Faites... tu sais, euh, je veux dire, Nintendo, euh, il y avait des rumeurs pour euh, le E3. Après ça, il y avait des rumeurs oh oui, film, non, je, je bien, Après là. ça, il y avait des rumeurs, tu sais. Mais <rire> moi il y en a une qui va être bonne parce qu'elle sort au mois de mars, tu sais. Monnaie, le nom. La Nintendo Duo. Ouais, mais tu sais en même temps, je dire, au niveau du nom, quand même Microsoft avait sorti Xbox One, là, le monde ça capotait, comme ah, c'est dégalant, on on s'fait tout le temps. Ouais, mais après ça, Battlefield t'sais. a fait la même affaire, il y a personne qui chillait il y a certains moutons noirs que les gens aiment taper sur le clou. Moi, c'est le fait que tu dis duo. Est-ce que les gens vont penser que tu dois absolument jouer à deux puis ça va venir scraper le marketing Euh, oh, ouais, ouais. moi je pense plus que duo et parce que ça a l'air que c'est une hybride entre le portable puis la console de salon. Ouais. Je... Vrai, alors, parce que moi j'ai déjà essayé d'expliquer à quelqu'un qui est pas un gamer, euh, une de nos euh, une de mes amis qui voulait acheter une console de, de, de jeux vidéo à son chum, puis j'ai essayé d'y d'expliquer c'est quoi une Wii U. Versus une oh oui C'est pas facile, -ce là. C'est un... -ce un U. Non, non, ben, t'sais, parce que c'est une nouvelle console, non. mais, t'sais, tu peux prendre les manettes de l'ancienne, pis, euh, t'sais, c'est un petit peu la même affaire que l'ancienne, mais là, si tu bouges pas, t'sais, t'as vraiment un pad, euh, puis là, ben, t'sais, t'as comme un iPad, mais avec des boutons aussi. C'est une manette en... Hey, C'était pas facile, là. <rire> Imagine-tu quand il faut que tu essaies d'expliquer de, au niveau des portables, t'as la 3DS, t'as la 3DS XL, t'as la 2DS aussi. Oui. Ouais. Ouais. T'as la New 3DS aussi. la New 3DS. Où ça, là? Tu viens de les perdre. Mais... Euh, là, s'ils vont vraiment avec l'hybride, avec un, une qui fait tout, ça, ça risque d'être moins euh, confondant pour les gens. C'est une console portable, puis là, tu joues dans ton salon, t'as des tâches, tu pars dans le métro, tu continues ton jeu ça risque d'être d'être pas mal. Là. Ouais, mais ça, ça, ça, ça serait ça selon les rumeurs que j'ai vu. Ouais. Mais euh ouais là ça, écoute une des dates là, qui est annoncée pour la, la Duo NX whatever là, comme vous voulez, mais la prochaine console Nintendo c'était le 4 octobre. Puis 4 octobre, il y a comme rien. Eu. <rire> que, euh, mais c'est ça, tu sais, en tout cas, j'ai hâte de voir là, si la semaine prochaine ça, ça sera annoncé, mais il me semble que on ont souvent la semaine prochaine ça va être annoncé depuis genre euh, six mois. Là. Ouais, mais en même temps, tu te dis pourquoi pourquoi ils sont obligés de l'annoncer six mois d'avance Tu je veux dire Apple là quand qu'il sort des produits, tu l'annonce puis c'est en vente vendredi. Tu puis c'est la folie pareil non, peux, ils peuvent ça. faire ça, ils peuvent rendu le, le 15 mars ah, dire oui. euh, bon ben la NX en vente le, le le 30 mars dans deux semaines, les jeux sont maintenant en vente, les précommandes go à l'isi. Puis là, tu as envahi le marché. Tu n'es pas obligé d'annoncer d'avance et d'avoir des spéculations. En même temps, je me dis c'est pas mieux d'annoncer ça. Puis là, ils vont annoncer une console et pendant genre, six mois, on... on va encore spéculer. Mais quand tu annonces et que tu assores une semaine après, euh, ça peut être bon aussi. Puis quand tu annonces et tu mets en vente rapidement, tu ne laisses pas nécessairement le temps au consommateur de bien réfléchir. Ce qui fait en sorte <rire> que tu as ouais. des achats impulsifs. mais oui. oui, comme ça. Ben <rire> Euh, puis en même temps, c'est pas comme si Nintendo avait à offrir sa console avec des kits de développement aux développeurs pour euh, qu'ils produisent des jeux, hein? Ben non, il n'y en aura pas de jeux. Mais la rumeur, je sais pas. Il y a une autre rumeur que... Ben, une autre rumeur. Il y a quelqu'un qui a supposément vu le, le, le, le packaging, là, je sais pas trop comment dire, mais tu sais, l'emballage de ce qui pourrait avoir de l'air la NX, puis ça a l'air qu'il viserait le quatre jeux à la sortie. quatre 4 jeux? jeux. Ouais, quatre jeux, il y, a, y a, comme y quatre jeux, il aurait juste quatre jeux à la sortie. Parce que, que si c'est pas... un flop, on va un, faire un full build comme euh, pour euh, la micro, euh, la console portable, le casque là, de de Nintendo Virtual Boy. Virtual Boy que tu as jeux, <rire> ça, va, ça va être <rire> facile. Ouais, ouais. Je sais pas s'il parlait de quatre jeux édités Nintendo ou quatre jeux total. Là. Mais bon, c'est toutes tout des rumeurs, ce qu'on lit. Je pense qu'il n'y a rien ça. de vrai. Là. Tout le monde ramasse de l'information. genre ramasse quasiment tous les jours. « Ah, nouvelle Enix! » Puis, dans le fond, c'est tout des rumeurs. Ouais. Bon. Sujet euh, de, de Allez, mon attends, côté. Attends. Oui, J'suis. oui. Ben voyons. Je n'ai même pas, pas d'amuse. Si oui, ouais, ben, ben, oui, Je oui. pensais que c'était fait. J'ai souvent <rire> l'air d'un gars qui suit. Ben, ben, non, tu n'as pas l'air d'un gars qui suit. Non, en 5 secondes, ok? Parce que j'ai eu fun, parce deux, que je considère que c'est un bon jeu, moins, je lui donne quatre, un 7.5 sur le business. Nice! T'as rentré pire, dans hein? ton 5 secondes. Et voilà. Ah, tu t'es sur la euh, vas -y. Vas -y. Bon, je peux-tu y aller, là? J'ai eu la permission, oui. c'est mon show. Oui. C'est pas mon show, puis il euh, faut que j'attende que les autres me disent que j'ai le droit. Vas-y, j'ai le okay. droit. Vas-y, ma saveur, dis-moi. <rire> je veux qu'on retourne dans notre enfance. Je veux savoir comment ça se fait que vous êtes devenu des gamers ou des geeks. Ah. Fait que fond, tu tu te euh, d'où c'est parti. Ben, prendez comme tu veux. Ouais. Moi à Manny, je me suis rendu compte puis c'est c'est niaiseux mais genre à à, à l'adolescence, tu sais que euh, tu sais moi pis toutes mes chums ont pressé le gaming mais je sais même pas c'était quoi être un geek. Tu sais, je savais pas c'était Tu sais, j'étais juste moi. Puis à un moment il y a une catégorisation dans laquelle je me suis reconnu, tu sais. J'ai fait comme, ah, ok, je suis ça, moi. Mm -hmm. Et toute ma vie avant ça, j'avais ces mêmes amours-là, ces mêmes passions, sans jamais les avoir, tu sais, catégorisés, tu sais. Ben, je sais pas, Joe, tu veux-tu y aller avant moi? Ou... Non, non, moi, je vais te laisser y aller. Ben, ok, Le, là, je vais être sérieux pour vrai. Vous... Okay? Ben oui, je Euh, j'ai pas toujours été ce que je suis euh, aujourd'hui, quand j'étais beaucoup beaucoup plus jeune, euh, écoute, avant tu mon... gentil. Oui, OK. Oui, puis j'étais beaucoup euh, j'étais beaucoup plus petit aussi. <rire> <rire> Parce que ceux qui m'ont jamais vu là euh, Dans ma bord... une pièce d' homme voici ouais, ça ma blonde tu vois que je suis une bonne pièce d'homme là euh j'ai mis 2 et 240 livres euh, fait que euh, en fait quand j'étais euh, beaucoup plus jeune euh, j'avais euh, je beaucoup d'anxiété puis j'étais j'étais quelqu'un qui avait de la difficulté au niveau des relations sociales tu sais euh, ça ça, ça m'angoissait beaucoup ça J'avais la misère à approcher les, les gens, euh, puis c'est pas que j'avais pas d'amis, mais euh, même aller chez des amis, ça m'angoissait et tout, puis j'ai commencé à m'intéresser aux jeux vidéo, à très bas je pense que j'avais 5-6 ans, quand j'ai eu ma première console, qui était une Game Boy, puis j'ai eu ma NES pas longtemps après, euh, j'ai trouvé dans ce monde-là quelque chose de, je sais pas, réconfortant, je pense. Euh, j'ai trouvé un univers dans lequel je pouvais me plonger, euh, je, ou des univers plutôt, là, pas juste un, mais des univers. Euh, puis ça m'a permis un peu de, je sais pas, trouver un trouver un monde dans lequel j'étais bien puis qui me permettait un peu de compenser le fait que j'avais plus de difficultés au ça social. Ça s'est résorbé avec le temps, mais je me rappelle que quand j'étais petit, Ben, je préférais passer du temps euh, sur mes consoles ou avec mes jeux plutôt que plutôt qu'être avec des gens ou être confronté à, à, sûr, à des difficultés que j'avais avec euh, avec les autres. Fait que c'est parti un peu de là. Euh, Puis, il faut dire aussi que les jeux vidéo, ça m'a aidé dans plus qu'un domaine. T'sais. Je me rappelle qu'à l'époque, mes parents ils disaient « Ah, c'est bon, ça va te faire apprendre l'anglais. » parce qu'il y avait beaucoup de jeux en anglais. Euh, mais bon, ils ça... ça positif? Ben... Est-ce que c'est pas le oui, cas de les parents d'avoir perçu ce bout-là? Ouais, mais il y a des, <rire> des bouts que mes parents percevaient moins ça positif, dans le sens où ils me disaient souvent « Ah, va jouer dehors », ou ils voyaient aussi que j'avais de la difficulté au niveau social, fait que euh, il me disait Ben, tu sais, ce serait bon que t'aies chez des amis » ou qu'il y ait des amis qui viennent à la maison euh fait que oui, voyais le bon mais il voyait aussi le moins bon mais avec le temps, je veux dire euh, on sera on s'est se rend, rendu compte que les jeux vidéo euh, ça a été un, un point tournant dans ma vie, je veux dire OK, tu parles dans de, de, de l'anglais, ça peut t'aider mais euh, ça m'a aidé aussi au niveau écriture parce que je me suis mis un donné à m'inscrire sur les jeux, euh, ça m'a aidé au niveau stratégie parce que euh, tu sais Peu importe ce que le monde peut dire de négatif sur les jeux, c'est vrai que ça aide au niveau euh, de ta pensée. Ça aide au niveau de ta pensée stratégique, au niveau de ta pensée conceptuelle, euh, ça te confronte à des problèmes, tu dois trouver souvent des solutions rapides. Donc mmh. la t'sais... visualisation aussi des euh, beaucoup de il y a beaucoup de choses que tu apprends dans le jeu vidéo que dans la vraie vie tu serais pas confronté. Ben, euh ça. donc euh, Il y, y a un côté positif à ça, à, à ce que ton enfant ou toi-même ait accès à, à ça. Là. Oui, mais c'est sûr que il euh, y avait un, un, un autre il y avait une difficulté quand même au niveau social de mon côté il y avait beaucoup d'angoisse et tout, puis ça il a fallu adresser ça, mais euh, je veux dire les... je pense que c'est parti pas mal de là, là. c'est sûr tu me demandes de remonter à genre il y a quasiment 30 ans euh, mais euh, c'est parti de là puis je sais pas, j'ai comme toujours aimé ça, me... hey, à l'époque les magazines là, mm -hmm. qui étaient en voie de disparition là J'en avais, puis là, je voyais que du monde qui trippait. Puis là, je voyais des records, puis là, je voulais battre les records. Puis, tu sais, <rire> j'ai vu comme la, la, la communauté. Il y, y avait une communauté de gamers, puis j'ai fait... Ah, ben, tu sais, je suis peut-être pas tout seul à thème, mais y ça. Les ouais. Nintendo Power. Oh, oui. Mais, tu sais, comme je disais... Il a fallu que j'attende l'adolescence avant de me rendre compte que j'étais pas tout seul à avoir ce, cette passion-là. C'est vraiment niaiseux, mais je viens d'un petit village au lac Saint-Jean, un peu coupé du monde. T'sais, quand tu es, es jeune, ton univers se restreint à ce que tu as déjà vu. T'sais. Moi, c'était mon petit village, la ville d'Alma. C'était pas mal ça. Fait que mes occasions de voir euh, d'autres gamers, de, de pouvoir communiquer cette passion-là avec d'autres gens... Euh, était relativement rare, voire inexistante. Et le gaming, pour moi, quand j'essaie je, je, de me souvenir ma jeunesse, les, les origines, euh, ben, mes souvenirs les plus lointains, c'était avec mon père. Euh, je me souviens, mm -hmm. on était dans le salon, euh, euh, en train de, de jouer à Mickey Mousecapade euh, sur NES, puis c'est les les, probablement le souvenir le plus lointain que j'ai at all, tu sais, de toute, toute, toute tout mon existence. Là. Et c'est ouais. relié au gaming, c'est relié à mon père qui n'est plus là aujourd'hui. Euh, fait que tu sais, il y, y a un attachement émotif à ça et euh, même que... T'sais, à un moment donné, j il a fallu que cette discussion-là avec me, avec ma blonde. T'sais. Elle ne comprenait pas pourquoi que je gamais autant. T'sais. Elle voyait pas le, le, le côté positif, mais toutes mes relations euh, avec les autres personnes, bien, tu sais, moi, au lieu d'aller... Euh, tu sais, mes amis sont un peu partout au Québec, là, euh, au lieu d'aller jouer au hockey, ou bière, ou aller prendre une bière dans un bar, ben je me mets mon casque d'écoute, je me mets à jouer avec mes chums, puis euh, je game en même temps. C'est ça nos soirées handboys, puis entre mm -hmm. amis, tu sais. Euh, pis ça, ma blonde, elle voyait pas, elle voyait son chum qui était tout le temps à la maison, mais elle voyait pas que son chum, finalement, il était pas tout à fait dans la maison, il était avec ses chums dans un lieu fictif à avoir du plaisir ensemble. Mmh. Fait, fait que, euh, non, c'est ça, de elle, elle, elle a zéro vécu ça, elle a zéro un attachement, zéro une appréciation des, des jeux vidéo, donc euh, il a fallu qu'on ait cette discussion-là pour qu'elle comprenne, euh, tout ça, pis... Dans ma jeunesse, c'est ça, c'est vraiment un lien émotif avec mon père, puis euh, le fait que je n'avais pas l'impression qu'il y avait d'autres mondes qui avaient ça, cet amour-là, puis qu'ils comprenaient, puis euh, on n'était pas une famille riche, mais ma mère, pour maximiser les achats, elle prenait toujours des, euh, des cassettes avec plusieurs jeux sur le même, c'est tu sais, une même Quoi? cartouche on oh ouais. avait des jeux, c'était toutes des jeux moyens mais j'en avais plein. Donc ouais, fait que, <rire> <rire> que c'est ça, moi quand euh, quand je fais des tu sais je fais pas de la collection là mais tu sais je cherche un petit peu de du rétro gaming, ben c'est pour trouver des jeux de mon enfance. Puis souvent ben c'est des cassettes multi, jeux dans dans même cartouche, j'en ai vraiment plusieurs parce que c'est ça qui me rappelle mon enfance. Ah oh, ouais, ouais les fait. jeux euh... Tu moi, j'ai commencé à jouer avec euh, le ColecoVision et l'Intélévision au début des années 80, là, que mon père avait ça. Puis, euh, quand est arrivé la NES, euh, on allait chercher les jeux avec mon père et ma mère sur la rue Saint-Laurent, dans les magasins de d'importation chinoise, dans le quartier chinois. Oui, oui. Puis là, on allait chercher, genre, on rentrait dans les magasins, pour on allait chercher genre le, le Mario, mais version japonaise, euh, qu'il fallait que tu branches avec un adaptateur ou la, la cassette 31 jeux. Donc, c'est là que j'allais chercher mes, <rire> mes jeux. Fait moi, j'ai joué à Mario 3 sur le NES, mais en japonais. Ah, okay. que, quand mes amis venaient chez nous, ils faisaient comme, « Ok, tu ne comprenais pas ce qu'ils disait là ?» Sauf que j'ai été le premier à l'avoir parce qu'il n'était pas sorti ici, mais c'était une importation japonaise. T'sais. Donc, euh, ça, c'était cool. Je me souviens d'avoir de, de, acheté des, des, des jeux aussi, comme fou euh, des trucs comme ça. Il euh, y, y a une culture du jeu vidéo. Je veux dire, c'est fou. C'est fou. Je, je regardais l'autre fois un euh, documentaire sur euh, sur Netflix euh, Men versus Snake. Euh, je sais pas si vous l'avez vu. Non. Non. c'est euh, euh Niblur le jeu que je honnêtement je connaissais pas là, du tout euh, mais Men versus Snake c'est que dans le fond Niblur euh il, le record appartient à un, un américain puis bon il y en a qui l'ont battu puis lui voulait avoir ce record là mais pour battre le record de Nébler, il faut que tu joues des journées de temps. Là, vraiment. Là, parce que ce jeu-là, ça n'arrête pas. C'est un vieux, vieux jeu d'arcade. Euh, puis, je regardais ce documentaire-là, puis j'étais quand... Il euh, y, y en a d'autres documentaires du genre. Il y, euh, y en a un sur Donkey Kong aussi, le, oui, le premier oui, jeu. Oui, oui. Puis, euh, j'étais quand même... ok il y a une culture de jeux vidéo tu, sais, tu peux rentrer euh, ou tu peux tu peux aller dans un kiosque un marché aux puces et tout puis tu, sais, tu vois des vieux jeux puis Tu sais, il y a une histoire derrière ces, ces jeux-là. Il y a des créateurs, il euh, y a des vies en arrière de ça. Puis, d'avoir des connaissances là-dedans, je sais qu'il y a encore des préjugés par rapport à ça euh, dans le monde. Mais moi, personnellement, d'avoir une connaissance de l'histoire, de la culture des jeux vidéo, moi, je trouve ça gratifiant, personnellement, là, de, de savoir que... Je, je joue au jeux vidéo depuis presque 30 ans mais que j'ai une culture de jeux vidéo ben pour moi c'est aussi riche que d'avoir une culture littéraire ou une culture cinématographique ou t'sais. je veux c'est un médium qui a euh, une histoire puis euh, je, je, je moi personnellement je suis fier d'avoir ces connaissances là puis des fois j'en parle avec ma bande puis des fois elle est comme OK ouais tu t'es pas juste un gars avec sa manette puis devant son écran ou tout ouais. là t'sais il y a autre chose non c'est ça un... pis t'sais dans vie moi j'ai clairement deux passes ben en fait trois la communication les jeux vidéo et le hockey t'sais pis Euh, dans mes cours à l'université, j'essaie toujours d'orienter mes, mes travaux, mes choses pour aller chercher l'une de ces deux passions là, tu sais, c'est ce qui mm -hmm. c'est ce qui me drive. J'ai fait un cours de de plan de com où est-ce qu'on a fait euh, un plan de communication pour le comme si on était l'équipe qui était chargée de faire le plan de com en l'entour du prochain Watchdog. Bien mm -hmm. on. Okay, ouais. Triper là, on a tu sais c'est les idées ça pleuvait là tu sais fait c'est c'est plus que juste avoir une manette dans les mains là dans mon cas ben à oui. moi puis je pense dans notre cas à nous autres si, si on est rendu qu'on fait un podcast là puis on prend plus qu'une heure par semaine à <rire> chaque semaine pour venir jaser de ça mmh, c'est plus que juste gamer tu sais c'est que euh, moi c'est dans mes veines là. je, je m'en ressens là. cette semaine j'ai fait plein de travaux à l'université j'étais dans le jus puis hier soir j'ai fait comme je suis brûlé je suis fatigué mais j'ai besoin de ma dose de gaming j'ai ouais. besoin de tout ça tu sais euh, juste euh, juste dire un peu euh, j'ai une job qui est très euh, difficile mentalement tu sais cette semaine juste vous dire la, la semaine dernière en une journée j'ai Euh, j'ai eu un cas d'homicide, un cas de proxénétisme et un cas de violence conjugale back à bac On s'entend qu'au niveau mental, ça draine en tant. Mm -hmm. okay, euh, Débarquer rien... sur Paper Mario, ça doit faire un gnostique de clash. Là. <rire> ah, ça c'est un clash, ça c'est un clash. Mais... Un coup de Mais euh, j'ai une job qui est très drainante au niveau mental. Euh, et euh, ma manière de décrocher... Euh, des fois euh, ma boss ça me dit comment tu fais pour décrocher puis quand je dis jeux vidéo je vois un peu le mépris puis l'espèce de jugement là, dans ses yeux mais c'est ça c'est pour vrai c'est ça euh, c'est j'ai pas trouvé à date de moyen de décrocher ma pas de lire un livre pourt j'aime ça je un adepte de littérature mais c'est pas comme jouer à un jeu vidéo puis même un film ça me fera pas nécessairement autant décrocher que de me plonger dans, dans un jeu Ben, moi j'ai j'ai de la misère à faire juste une affaire à la fois. Je suis un mauditment un enfant de ma génération je je vais être en train de jouer à Hearthstone en écoutant un podcast puis en regardant en lisant des nouvelles en même temps c'est mon genre. On écoute un film puis j'aime beaucoup aller au cinéma, j'y vais régulièrement seul. Je suis un weirdo de même, j'aime ça y aller seul parce que ça m'oblige à rester concentré deux heures sur un film pas rien faire d'autre. Mais chez nous, J'ai pas de la misère, genre le téléphone d'image, je veux pitonner, pas que le film m'intéresse pas. C'est que je suis pas capable de juste faire ça, mais le jeu vidéo, je suis capable d'être 100% dedans, tu sais. Ouais. C'est ça fait, c'est ça fait. Toi job Moi job Ouais. Décrocher du travail puis tout ça. est-ce que tu étais quand même une job assez intense là avec euh, avec ouais, les ben, responsabilités euh... qui viennent avec. Décrocher ouais. Ouais, c'est vrai, ça me fait décrocher, mais peut-être moins, euh, je sais pas. Ça semble être moins que, que vous là. Euh, mais oui, je joue souvent. T'sais, OK, j'ai quand même un gros gamin. j'ai tout le temps j'ai tout temps quelque chose pour jouer. Donc si c'est pas euh, si c'est pas devant la Xbox, c'est sur le téléphone, c'est sur ma 3DS qui me suit. Tu sais, j'essaie d'avoir euh, j'ai des jeux de commencés sur comme toutes les engins électroniques que j'ai là. Tu as genre un petit jeu de commencer sur le téléphone comme j'aime petit jeu de commencer sur l'iPad comme j'ai un jeu de commencer ça à 3DS à Vita puis mais <rire> j'ai tout le temps on est tout le temps en train de, de jouer puis euh... j'ai des enfants puis mon, mon ouais, comment tu 8, gères ça la passation de, de... Ah ben écoute mes enfants euh, mes enfants jouent à des jeux vidéo là. donc euh, la Wii U c'est magique là, pour euh, pour les enfants là euh, c'est des jeux qui sont faciles, c'est des jeux non violents puis même les jeux violents, la Smash Bros sont non violents dans le fond c'est des jeux de bataille mais c'est pas des jeux de, de, de grande sens. violence non c'est ça t'sais. pis c'est fou comment que ma fille elle a avoir 4 ans à la fin du mois d'octobre, puis elle est déjà en train de jouer à la 3DS là, depuis un petit bout, là, parce que des jeux comme euh, là, je joue à Olaf, c'est le jeu de la Reine des Neiges, c'est toujours le petit bonhomme de neige, c'est facile pour eux qui sont intéressés là. Mm -hmm. Puis ça développe la casse-tête, ça développe la réflexion, T'sais, tout ce qu'on a développé nous quand on était petit, ben ils sont en train de, de le développer les autres aussi là. Donc moi je vois pas ça, tu oui, il y a des parents qui peuvent voir le jeu vidéo négatif auprès des enfants. Moi je vois pas ça du tout là. Il faut que tu gères. C'est sûr, il faut que tu gères le temps qu'ils ont passé dessus, mais selon le type de jeu T'sais, mon garçon de 8 ans qui joue à yo Watch puis qui a quasiment fini l'histoire, tu te dis « Ok, tu as capable de, de réfléchir, de prendre des quêtes qui t'ont emmené là et qui t'ont fait un casse-tête et qui t'allait ramasser un bonhomme qui était plus fort. » Moi, je vois pas ça négativement du tout. Là. Donc, euh, non, la gestion auprès des enfants. Donc, de temps en temps, je vais jouer avec lui dépendamment des jeux, Mario Kart, tout ça. de temps en temps, ils vont jouer tout seuls sur leur petite console. Euh, de temps en temps, il va descendre me regarder jouer à Forza puis je joue à Forza avec moi tu sais mm. même sur la Xbox One, euh, je donne la manette je dis regarde je vais te mettre un point vois à tel point c'est sûr que quand tu es rendu à faire une course il est, il est pas capable de gagner la course parce qu'il va rentrer mais je dis regarde la carte mais amène-moi à tel autre point là je vais faire la course rendu là parce qu'il est pas avec l'auto puis il m'amène tu sais Donc, euh, je trouve que le, le, le côté... Euh, D'ailleurs, c'est un peu mélangeant quand on jouait en line ensemble. Là. On voyait une différence <rire> <entre les rire> <courses -pandards. rire> Mais, euh, tu sais, au niveau des enfants, là, je trouve euh, euh, je trouve ça bien. Je, trouve, je vois pas pourquoi que les parents... Tu t'entends souvent ça des fois, euh, des parents qui se révoltent contre les jeux violents et les enfants. Il n'y a pas juste ça, là. Il est vraiment pas juste ça là, pour les enfants, bon, Non, là, mais Il y a, il y a, il y a plus une de une déconnexion là, tellement trop souvent des parents avec vu que c'est ça s'appelle un jeu. OK? Donc jeu c'est dans leur tête c'est censé être pour enfants. mais c'est pas le cas. C'est c'est comme si tu disais film, oh, c'est censé pour les enfants, mais non, tu sais tu as, as des films pour kids mais tu as aussi des films érotiques là, tu as tout un éventail sans même affaire dans les dans les jeux vidéo là. Ou souvent, les, à la base des préjugés qu'on qu parlait tantôt, jeu égal aliénat. Ouais, souvent, mais... les gens vont penser ça. Là. Mais c'est pas le cas. Là. Je veux dire, je m'excuse, mais même le, le jeu... C'est sûr que tu as certaines exceptions. Je pense que Manon, il n'y avait peut-être pas nécessairement de bénéfice à jouer non, à ça. Non, mais... non mais bah euh, à part que ça se défoule. Là. Non mais, mais alors, encore là, c'est je console, tu sais les jeux Wii U il y a pas de manon là-dedans. Là. Ouais mais non mais euh... ce que ce que comme ce que je voulais amener c'est que euh, de toute façon, il y a une valeur artistique. La compagnie a voulu développer un jeu qui, qui est un produit à leur image, ils ont voulu exprimer quelque chose, c'est pas juste un jeu, c'est aussi une, une pièce d'art un jeu vidéo là à tellement de niveaux, puis à ce, ce niveau-là, ben, tu sais, tant qu'à ça, les peintures de Michel-Ange, où est-ce que tu vois les femmes tout nues partout, ben, c'est obscène, là. C'est gros perv. Ouais, mais non, mais, <rire> tu sais, si tu veux faire la comparaison, c'est qu'on est on est habitué de les voir celles-là, mais de l'autre côté, voir un jeu où est-ce qu'on te permet de, de de faire des meurtres, ça, ça l'est pas, mais c'est une pièce d'art, c'est un oeuvre, puis il y a personne qui te force à y jouer. Non, c'est vrai. Tout à fait. fait. Ah, c'est beau, les jeux. Quand même, hein? Ah oui. Sur ce... ça. Des fois, ce qui me fait rire, ouais. c'est que tu vas avoir des parents, euh, euh, des parents de, de, de plus des grands-parents d'enfants, mes parents à moi, ou des parents à, à ma blonde, ou des gens qui qui vont dire euh, « Bon, ils, ils jouent encore à des jeux vidéo, mettons, euh, mon enfant joue encore à des jeux, ils sont tout le temps sur leur... Euh, iPod, ils sont tout le temps. Mais euh, tu regardes ma mère, tu, sais, tu fais comme, oui, OK, mon gars, il est souvent sur son iPod ou euh, sur son Nintendo DS, mais toi, tu étais sur ton iPad à jouer à Candy Crush puis à Scrabble. En fond, c'est un jeu, ça aussi. Là, ah, ouais, je ouais. me rappelle de, à l'adolescence, ma mère euh, qui m'amenait à Roberval, c'est comme 60 km de chez nous pour que j'aille passer à la fin de semaine avec l'ordinateur, avec mes chums, faire des LANs. Pis mmh. je disais, ouais, mais t'sais, on prend pas de drogue, tu sais exactement... Écoute, on va rester là, là. <rire> tu sais exactement où est-ce qu'on va être, la pièce, t'sais, tu... <rire> tu connais le setting, là, t'sais, tu sais qu'on va être là, on passe la fin de semaine, on fera pas de mal, là. Il y a ouais, ça ouais, aussi, là. C'est qu'au lieu de tomber dans bien d'autres affaires, de la délinquance, de la drogue, whatever, t'sais, moi, je jouais. J'étais pas là, en train de faire mon temps à d'autres choses, C'est vrai, c'est que là, tu dis, OK, mettons, bon, mais ben... J'ai passé mon samedi soir à jouer avec des amis euh, au Hockey NHL 2017. Puis là, tes parents vont pas comprendre, mais tu dis, tu faisais quoi, toi, passer tes soirées? Ah, bien, nous autres, on se ramassait, puis on passait la soirée à jouer aux cartes. Mais c'est même affaire, là. Ah oui, non, Tu jouais. C'est pas le même médium, milieu... mais c'est même t'sais, affaire. c'est ça. Mais tu jouais, toi aussi, là. Tu passais ta soirée à jouer aux cartes. Bien, c'est ça. C'est un jeu. Il faut, faut que tu réfléchisses. Puis, tu sais, c'est la même chose. Là, c'est sur un écran. Point, tu sais puis ça détruit les distances fait que c'est encore mieux ah. sur ce, euh, merci pour la belle discussion les gars, puis je veux savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver vas-y euh, Joe euh, sur Twitter astro underscore boy 3000 tu l'as eu comme du monde ouais c'est nice. cool, j'ai pas plus de monde qui m'ajoute mais je l'ai comme du monde Yay. <rire> puis, <rire> puis euh, c'est ça sur, euh, sur Facebook j'en attends sur quoi puis j'écris euh, sur rien puis je parle euh, sur aucun autre podcast puis c'est ça t'es un peu isolé <rire> j'ai isolé Je suis <rire> <rire> toi Daniel de ton bord oui moi j'écris par contre euh, sur euh, affairedegas.com euh, dans la section techno jeux vidéo euh, donc euh, le, la très très grande majorité de mes tests euh, s'y retrouvent euh, sinon sur euh, twitter à dracoadg Euh, mon compte Twitch euh, donc j'ai recommencé à faire euh, du streaming d'ailleurs venez m'encourager parce que euh, parce tu... ah, j'ai ajouté des nouvelles animations en plus. Oh euh. wow. Ouais. Et vous me followez maintenant, c'est un gros max Simpson qui apparaît. Fait que euh, mon compte Twitch c'est draco_ underscore barre bas qc. Donc euh, draco petite barre en bas, qc. Euh, sinon sur euh, Facebook euh, Daniel Carosella donc euh, vous pouvez euh, m'ajouter aussi euh, si ça vous intéresse et toi mon jbay euh, bay euh, sur Facebook je vais gagner suis euh, suffit de mentionner là, ce pourquoi vous euh, m'ajouter parce que vous m'écoutez sur la réalité augmentée ou encore sur mon autre podcast euh, qui change de nom parce qu'on a eu des opportunités puis on va grossir Euh, moi et Jerry on semble essayer qu'on fait une bonne job il y a des gens qui ont de l'intérêt pour nous avoir sur leur plateforme et euh, ça va s'appeler l'APOC comme le blog qu'on avait sur notre site euh, on va juste prendre le même nom pour toutes euh, et c'est surtout par rapport à si on grossit on peut attirer l'attention de RDS et crds si voit qu'on a un nom qui est pareil comme le, le nom d'un de leurs shows on peut peut-être peut se ramasser dans le trouble donc on s'est dit vaut mieux là pendant qu'on est encore tout petit changer que d'attendre d'avoir une poursuite hein, hein? tu sais wise c'est eh ça oui. donc ai euh, la POC, votre podcast de hockey avec euh, avec moi et Jerry euh, sinon euh, pour ce qui est de euh, twitter at gangi underscore b la réalité augmentée nous ne changeons pas de nom donc il euh, n'y a personne qui veut ce nom-là, on va le garder euh, <rire> fait que vous pouvez nous chercher sur les réseaux sociaux à facebook.com euh, on a une adresse courriel podcast euh, nous avons les sites internet et je vous invite je vous incite je vous demande, je vous prie Euh, J'aimerais bien, bien ça, que vous nous envoyez des commentaires et que vous nous donniez des étoiles sur iTunes. Ça nous permet d'augmenter notre visibilité sur cette plateforme et de nous rendre plus facilement accessible à, aux autres auditeurs. Nous sommes aussi distribués sur plein de plateformes web euh, de podcasts comme Pod Québec. Nous sommes aussi sur Radio H2O et en terminant aussi sur RZO Web donc euh, félicitations à ces, ces plateformes-là euh, qui euh, tiennent à bout de bras l'univers du podcasting au Québec on, l on, on on les remercie de faire ça donc ouais. voilà pour les plugs de fin de show merci Daniel, merci Jonathan merci, merci. et euh, je vous dis à la prochaine fois dans un autre élément de la réalité augmentée bye bye tout le monde bye, bye. <tout>